t a débuté un matin quand à 10h10. Je fus tiré du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du dessus, un bon fan d'Elvis. m e passe ces week-ends à foutre, à fond des lives de Memphis. Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas d'or. m i de la nuit, sache qu'hier au soir, je suis sorti, mec, jusqu'à 6h du mat. Tu veux comprendre ça, ça ne me fait pas plus de 4h de sommeil exact. Je vais encore passer la journée là, t'es dans les v a p e s en plus. J'ai des rendez-vous i m p o r t a n t s Ça risque d'être chaud. Je suis de mauvaise humeur, je la v o u e Mais j'assume, je contrôle d'ailleurs. Je suis déjà au volant de ma quête. Direction les abeilles.、Oh, j'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey, Joey, s t a r Mais j'ai pas fait ça. Que les k e u f s m'arrêtent et me p r i e n t de me mettre sur le côté afin de me soumettre、oh、à, à un contrôle d'identité simple format. Les d i t é e s quand on a ces papiers, mais voilà là, je les avais pas sur moi. J'ai donc é t é i n v i t é au comme c'est rien. Oula, ils m'ont mis la fièvre, la fièvre pendant, pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Tiens, trois heures maintenant que je l'attends.、Ouais. Ouais. de faire la b a n q u e kilométrée comme trop souvent.、Ouais. Le revoyant me précisant en insistant qu'il me faut arriver dans les temps. Pour un truc important, quand a p p a r a î t devant moi une impie,、ouais. c'est mal barré. Pour que je reste、ouais. bloqué là, c'est mal barré. Faut que je me décide et fasse mon choix. t a n t des réactions très nettes, c'est net. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la sers.、Ouais. Cela ne me manque, il faut qu'on fasse la perte. Mais il faut que je t'en perds, mon ex et ta sœur.、Oh、mais gars, gars. j'ai déjà la fièvre à la vue de ce c e canon.、Ah、Donc, ce z é p l u s trop contemplatif, je t'en prie. Non, non, non, non, laissez-moi encore un peu de temps, c'est pas le bon moment. Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui v a u t que je lui fasse du rôle dedans. こャーナシポンジャーンジャーンジャーンジンジャーンジャー e ジャーンジャー La fièvre pendant des heures. Je r e s t é assis sur un banc contre le radiateur. J'avais pourtant des choses à faire. J'avais beau le répéter, mais y'avait rien à faire. C'était définitivement pas mon jour. Déjà le rock au réveil, j'étais pas vraiment pour. Y'a des jours comme ça où tout ne va pas. Pour le mieux, y'a des jours où tout part en couille, tout court. Parle pour toi, ne c h è e car pour moi ça fait terrible. J'ai passé la journée avec une meuf à terre. i b l Des nappes et des m a g a z i n s m e r p o u r q u o i plus bonne que la plus bonne de tes copines. Donc, je te laisse imaginer la suite. Je te fais pas de dessin, s ça risque d'être censuré dans le clip. Mais bon, il n'y a pas de répit, pas de trêve. Pendant des heures et des heures, je lui ai mis la fièvre. Yeah! yeah. yeah.